Cette nouvelle émission de Goodbye Kevin, la 250e sur Radio Campus Lille. Je suis Pierrot et je suis en compagnie de euh, Lena. Salut Lena, tu vas bien Ça va bien. Et toi Ouais ouais, génial. Ouais ouais. Tu nous as prévu des si trucs si. chouettes cette semaine Oui, moi j'ai plein de, plein de trucs, plein de trucs différents. Euh, et notamment, on commencera avec un punk rock énervé à la Idols, mais version féministe. On enchaînera avec une synth pop expérimentale et irlandaise du début des années 80. On ira ensuite à Bristol, où les bourgeons du post-punk éclosent toujours et toujours et encore. Euh, petite post-techno house, faite par des rockers ensuite, avant de bifurquer vers Atlanta et son hip-hop de foufou. Et puis, si on a le temps après ça, on se penchera sur la scène jazz italienne pour une petite soul, un petit son soul baroque euh, 70s. Quasi. Voilà. <rire> euh, et bien De mon côté, on va écouter un extrait du nouvel album des pionniers du rock alternatif on va également écouter le premier album solo d'une membre du groupe Ab Abibi on va écouter du garage punk de Melbourne, le nouveau single d'un groupe très prolifique il n'y en a pas beaucoup du coup je... Hein suspense, okay. Extrait. on va écouter également euh, l'extrait d'un pilier de l'Indie Américain, tout à l'heure j'ai dit rock alternatif là c'est l'Indie Américain, c'est différent et on va terminer si on a le temps bien sûr avec un classique électropop expérimental anglais. J'ai l'impression que plus les émissions s'avancent, plus on a de titres À présenter. Ah oui, oui, oui. Alors, faut pas trop parler de lui. Voilà. <rire> Alors, on commence avec Lambrini Girls. Euh, donc ça, c'est du gros punk made in Brighton. Euh, on va écouter deux extraits, en fait, de leur, de leur premier EP qui est sorti euh, là, le 19 mai, chez Big Scary Monster. Le EP s'appelle You're Welcome. En gros, les Lambrini Girls, c'est du punk euh, politisé à la Idols, mais euh, version féministe et queer. Euh, elle revendique la pluralité des identités, elle dénonce le sexisme, euh, l'homophobie, la transphobie Le premier morceau qu'on va écouter s'appelle euh, TERF Wars Ça s'adresse aux TERFs, c'est-à-dire les TERFs c'est les personnes, euh, c'est les féministes radicales Qui, euh, qui euh, pensent que les femmes trans ne sont pas des vraies femmes et devraient être exclues de la, des luttes euh, féministes En gros, euh, elles leur disent un bon grand « rentrez chez vous les TERFs » Et euh, ensuite, on écoutera Help Me, I'm Gay, euh, qui dénonce un peu le regard masculin qui est porté euh, quasi systématiquement euh, par les hommes sur les filles lesbiennes. Alors, pas tous les hommes, bien sûr. <rire> Allez, euh, bref, chouette programme. L'Ambrini Girls. Les L'Ambrini Girls. Non, goodbye, Kevin. Briny Girls avec Turf Wars et Hate Me I'm Gay. Ouais, et en plus, la pochette est assez euh, rigolote. Il <rire> ah, y a un gros, gros caca quoi. <rire> euh, on, bah, on va partir sur un, un style plus calme avec Lyola euh, Tengo, euh, le mythique groupe alternatif américain. Il sort son 17e album qui s'appelle The Stupid World. Euh, pas mal en 40 ans de carrière. Un album qui, ils ont, où ils ont fait le choix de l'autonomie, où ils l'ont enregistré, produit, mixé euh, par leurs propres moyens, même si euh, l'album sort quand même chez Matador Records. Et euh, sur cet album, c'est un retour aux sources à ce qu'ils savent bien faire. Après s'être écartés vers différentes expérimentations, on retrouve la patte de Yola Tengo dans cet album et on va le voir avec le morceau Fallout qu'on écoute tout de suite. tango et le morceau Fall euh, On continue avec une compilation qui est sortie en mars dernier chez All Chival, qui est un sous-label de All City Records. Euh, donc cette compilation, elle s'intéresse à, à un petit groupe de synth-pop et aussi qui est aussi une troupe de théâtre expérimentale euh, au début des années 80 qui s'appelle Operating Theater qui a été fondée par le compositeur avant-garde Roger Dole qui d'ailleurs a fait pas mal de musique de films genre de choses qui continue je crois qu'il a 74 ans continue à faire de la musique bref la compilation euh, s'appelle Spring is coming with a strawberry in the mouse slash rapid eye movement et en fait c'est un peu une compile de plusieurs enregistrements EP qui sont sortis entre 81 et 83 Il me semble Le morceau qu'on va écouter s'appelle Queen of No Heart Et moi j'ai bien aimé en fait ce petit morceau Parce que euh, du coup celle qui chante c'est une actrice Et, euh, et en fait Il euh, y a un peu ce côté paquet de bouche Mais il euh, y a un côté euh, très euh, 80s euh. Où en gros, ça aurait sa place dans des petites BO de, de films, là, euh, genre à la fois Drive ou euh, Stranger Things. Il y a un petit côté comme ça. <rire> bon, enfin, bon, bref. Le morceau s'appelle Queen of No Heart et le groupe c'est Operati Operating Theatre. Operating Theater avec Queen of No Heart bien cool hein ouais ouais c'est vrai qu'il y a le côté Kate Bush je le vois tout à fait bah euh... c'est dans sa voix hein, surtout hein ouais oui le, le côté kitsch années 80 c'est sympa voilà euh, on poursuit avec euh, Raïl Raïl <rire> après euh, la partie <rire> pourquoi tu rigoles <rire> Raïl c'est juste Raïl ok ça me fait penser à un film Raouh le cri ah, oui. qui dé voilà. ah oui Euh, Ra'il, après son combo surf-garage au sein du groupe Abibi, la chanteuse et musicienne irano-américaine Ra'il sort son premier album solo. Ah très bien Et là, elle va aller plus du côté de l'indie pop avec des rythmiques rythmiques, rythmi trip hop et même une légère ambiance jazzy sur cet album qui s'appelle « Flowers at your feet ». Des fleurs à tes pieds. Exactement, sortie chez Big Dada. Et à travers cet album, elle cherche à faire une profonde introspection sur elle-même, faisant ressortir à la fois sa vulnérabilité ainsi que ses points forts. Donc on va écouter deux morceaux, Tell Me, qui est plutôt joyeux, et Fables. Fables The message not right no more avec le morceau Fable fab, accompagné de Beck. J'ai oublié de le préciser oh, sur ce bien. morceau. Bah c'est très cool. J'ai beaucoup aimé. Euh, J'espère que tu aimeras beaucoup le groupe qu'on va écouter. Euh, surtout qu'ils sont dotés d'un sacré sens de l'humour. En témoigne leur nom. il s'appelle Salundion Dion. Dion. Comme Céline Dion. Mais ah. Saloon. Ah, Salom Dion. Je ne l'avais pas. <rire> Euh, ils sont 5 ils viennent de Bristol et eux ils surfent un peu sur les tendances actuelles qui sont nourries euh, de post-punk et compagnie enfin bref tous les, les, les, les sons rock un peu euh, du moment euh, voilà un peu à la Idols Viagra Boys ouais tout ça non enfin, tous ces trucs là quoi. ok bref ils ont sorti leur premier EP le 19 mai aussi également je crois que c'est pareil que les Lambrini Girls ouais Euh, leur premier EP qui s'appelle Muckers et c'est sorti sur le label Mucker Records, qui est peut-être leur label, mais après j'ai pas creusé, je sais pas trop, je pense ouais. pas. Parce que un, mais Mucker Records c'est un label indépendant euh, qui vient de où, je ne sais plus, euh, mais qui a été fondé il y a quelques années, 4-5 ans, 2018 peut-être. Bon bref. Muckerville. Mucker. Bref, nous, le morceau qu'on va écouter s'appelle comment Heaven Set, et je crois que c'était un des gros singles... Euh, qu'ils avaient sorti même avant que le, le P sorte. En tout cas, c'est très chouette. Saloon Dion, tout de suite. S'il faut que le P sorte. Hein. <rire> On va poursuivre, la présentation va être brève mais efficace. On va poursuivre avec Delivery, un groupe issu de la, garage, du garage, de la scène garage punk de Melbourne. Ils ont sorti leur premier album l'année dernière qui s'appelle Forever Giving and chez Filt Records, un très bon label. Euh, et le morceau s'appelle Badder Main Off. l'émission 250 de Goodbye Kevin On continue avec Descius Descius qui est un mélange de membres de Trash Mouse Records de la Fat White Family de, des Warm Douchers et de Paranoid London Voilà tu sais, Donnez-nous Descius Voilà, Descius c'est un groupe d'électro que tu as pu retrouver en, notamment en première partie de Daniel Avery, euh Avery et Roland Khan Too DJs. DJ ouais J'ai trop du mal. « Too many DJs » ou encore « Honey, déjà euh, Bref, nous, on va écouter un de leurs tubes qui était sorti en 2022 sur leur album Decius Volume 1. Le morceau s'appelle « Look like a Man, et comme ils disent là-bas, « C'est un banger ». C'était le morceau « Look Like a Man » du groupe Dessu, c'est celui que vous entendez chanter, c'est Lias Saoudi, du coup, qui est le chanteur de « La Fat White Family ». Et qui fait partie, comme tu l'avais bien décrit, partie du groupe. Voilà. Euh, on enchaîne, je vous avais présenté ce groupe en introduction de cette émission comme un des groupes les plus prolifiques. C'est pas les King Gizzard, du coup, c'est l'autre, c'est les Ossis. Ah oui <rire> Ossis qui viennent de sortir un nouveau single pour un album, bien sûr, à paraître chez « In the Red Record ». Ma euh, foi un, un, un single un peu moins énervé Que le dernier album qui était sorti en date Ce morceau s'appelle Goon Et euh, je vous propose de l'écouter Bien sûr <musique> Morceau des Aussies Bien énervé euh, Retour à Atlanta City Bitch <rire> Avec Revival Season Qui est euh, la collaboration entre Le rappeur Brandon Bez Et Van Il s'appelle B-E-Z -E c'est ça son nom de rappeur euh, Ça me fait beaucoup rire, forcément Et Quoi Jonah Swiley euh, Du groupe Maciel Qui lui euh, est aussi connu pour ses productions Auprès de Curtis Harding Et Night Beats notamment Euh, c'est sorti en mai, là aussi. Tu voulais dire quelque chose non, Mais... non, non, non. Ah, euh, euh, Ma cielle, c'est la, la nana qui oui. chante, c'est ça Oui, oui. Ouais. Ouais, ouais. hmm. euh, donc c'est sorti en mai euh, chez Heavenly Records et c'est excellent. Je vous invite d'ailleurs à, à aller explorer un petit peu leur euh, mixtape euh, euh, parce que lui, eux, ils ont commencé à faire Du de la musique ensemble en 2021 à peu près. Donc il y a déjà, il y a aussi quelques trucs qui sont sortis. Le morceau s'appelle Chop et euh, c'est très très chouette. Revival Season. Yeah. Got a picture with the top. What, what you doing? Got a picture with the top. What, what you doing? Got a picture with the top. What, what you for here, nigga with charges y'all sight of importance you get to keep your life but here's a candlelight visual for your principal funeral for any chance of dapping me up when i run into you funeral of any respect that i can give to you a funeral for holding your nuts when you run into me i pull a nigga card what's a dollar for your dignity telling yourself your people's out do anything for clout She got the clean in the drought Nigga on bed checking your Instagram handle. You ain't thugging. You was a witness telling your business. Taking the trial and niggas get pictures in so, It's the golden age of self snitching. What you thought? We gon' take every one of your people above and above. pictures got with a the block, Got pictures picture child. with the top. What what you doing? Got a picture with the top. What what you doing? Got a picture with the top. What what you doin', What you doin', What you doin'? Got a picture with so, the and top. Throwin' the golden age of self snitching. What you thought? We gon' take every one of your people above and above. Posting pictures, but you, might, but you might, but you might, but you might, but you might, but you but you might as well send it to the cops. We still live. Money ain't got nothing back, and they give a fuck about the culture for real. All of the love and the blood that was spilled, pushing their marketing dollars on drill. seeing back watching your people get peeled. Your portion, and barely providing the meal. You cutting the check from running the field, and they about to check out my mama in the field when they don't get touch of the running the meal. Got a picture with the top, what what you doing? Got a picture with the top, what what you doing? Got a picture with the top, got a I got a picture with the top, got a pic. You know with you dealing with some problems that they can't understand. You try and go and graduate that. One The plan, cause you was living in the area where triggers go blast. The fans is watching my nigga, you playing right in their hands. You had to jump off of the porch early and go be a man. Mama and sister need some help, you got to get off your ass. but you was walking in the pathway where the challenges stand. The fans is watching my nigga, you playing right in their hands. C'était Revival Season Avec le morceau Chop Cool hein Ouais c'est vrai que très génial. chouette Ils ont sorti que des singles pour le moment quoi. Oui mais je crois qu'il y a une mixtape euh, il doit y avoir 3-4 euh, mmh. euh, morceaux ah. On va écouter notre bon vieux Alex Ensuite Alex G euh, Qui est un chanteur, auteur, compositeur et producteur Originaire de Philadelphie euh, C'est une figure Assez incontournable de la scène indie actuelle euh, Notamment via son album God Save the Animal*, ce qui était sorti l'année dernière chez Domino Records qui avait bien cartonné un album qui est entre rock électronique folk moderne et pop indie euh, pour tout vous dire moi j'avais pas accroché spécialement en première écoute puis en fait par hasard je suis tombé sur ce morceau After All et je me suis dit après tout ah, pourquoi pas l'écouter After All et voilà du coup après tout bah, je vous le partage Alex Jay et le morceau After All <musique> Alex Jay et le morceau After All. Eh bien, on continue et peut-être qu'on clôture cette émission. Euh, pareil, sur un ton un peu tout en douceur avec euh, Gianno Brezzo. Non, euh, j'aurai un morceau après. T'auras un morceau après Ok. Bon, bah dans tous les cas, on continue sur cette tendance un petit peu douce avec de l'instrumental, à tendance un peu soul, baroque, oriental, psyché, euh, genre 70s. Donc Gianni euh, Brezzo qui est multi-instrumentaliste euh, jazzy italien. On va écouter un extrait de son album Soundscape, volume 1, Music for Harlequins, euh, qui est sorti en mars chez Jakarta Records. Le morceau s'appelle L'Arlecchino. je ne sais pas si je le prononce correctement. C'est sympa, c'est bien. Et c'est Jenny Brezzo. C'est Gianni Brezzo avec l'Al-Lerle-Chino. Et tu as vu, il y a un petit côté un peu médiéval en même temps, un peu oriental. C'est pour ça que j'ai dit baroque. Tu sais, ah, ouais. C'est pas un peu danse médiévale, tradie. Et ouais. en même temps, très 70s et un peu Moyen-Orient. Enfin, oui, bon, oui, voilà. tu as raison. C'est vrai que je, le, le, le côté médiéval, maintenant que tu le dis, oui, et oriental également. On va terminer cette émission avec Lédriton, qui est un quad-tueur originaire de Liverpool, qui vogue entre électropop expérimental et post-rock électronique, à tendance Indus, et ça depuis 1998. Euh, C'est pour ça que je l'ai mis dans la case des classiques. Et on va écouter l'extrait euh, suivant, qui s'appelle Playgirl, issu de l'album 604, qui était sorti en 2001, soit au tout début de leur carrière. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour la dernière de la saison, où ça sera une spéciale coup de cœur de l'année. Voilà, notre top 10 à chacun de, des morceaux qui nous ont marqués. Mais tout de suite, les dritons et le morceau Playgirl. Au revoir.